L'émission en jeu vous est présentée par le donnycoudus.com. Pour connaître l'actualité chez le Canadien de Montréal et dans la Ligue nationale de hockey, il faut passer sur le coulisses.com Parce qu'avant que ce soit des nouvelles, c'est sur le votre spécialiste en rumeurs. Amateurs de hockey, bienvenue. L'émission hors jeu débute avec vos animateurs, J.B. Gagné et Jerry Godbout. le monde dans un autre épisode de hors jeu hors jeu c'est deux gars, genre moi et Jerry. Moi étant Jean-Benoît Gagné et Jerry étant Jerry Parcel de Dieu Godbout. Salut Jerry. Salut, c'est mon nouveau nom ça. C'est ton nouveau nickname, Parcelle de Dieu. Euh, et euh, on est là ensemble, une fois de temps en temps. Je ne dirais pas à chaque semaine parce que bon, jusqu'à maintenant, on est, assez, euh, on est assez steadé, mais hein, on se laisse la liberté de de ne pas, pas se présenter à la game un de ces quatre. Et on est là pour jaser de hockey. Le Canadien, oui, bien sûr, mais aussi tout ce qui se passe dans la Ligue nationale, euh, autant philosophique que dans l'actualité, qu'est-ce qui se passe dans la LNH. Donc, on est ouvert aux suggestions. Aussi, d'ailleurs, on vous invite à nous suivre via les réseaux sociaux sur Twitter à Podcast, tout d'un pain, euh, pour parler avec nous autres. Aussi sur Facebook, notre groupe Or-Jeu. Podcast. Et euh, depuis, ce, euh, depuis cette semaine, depuis maintenant, euh, on a un nouveau segment, on va appeler ça « La passe à la palette ». Ça, ce qu'on veut, c'est des sujets de votre part. Vous avez des thématiques, vous avez des trucs que vous voulez qu'on jase. Ben, on va en parler. Et cette semaine, ce sera un sujet qui nous a été envoyé par euh, Jean-Sébastien Chaplot, donc un auditeur de la première heure de l'émission hors-jeu. Ça va bien, euh, Jerry, avant, avant de commencer là, les sujets là, de la semaine, comment ça va Ça va bien. Euh, moi, depuis que l'enquête a recommencé, là, pas La vie malheureux. est belle. Non, La vie ouais. est belle. Moi, de mon côté, euh, ça va bien aussi. Euh, disons que c'était une grosse journée hier avec les événements du côté d'Ottawa. Euh, rapidement, là, juste mentionner que, euh, oui, j'ai été gossant sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui, ça ne le tentait pas d'en apprendre là-dessus. Mais il y a bien des gens qui m'ont remercié de le travail que j'ai fait. Euh, C'est mon background de journaliste qui s'est exprimé. Je m'ennuie de travailler. J'étais les choses chez aux actuellement. Je m'ennuie d'être dans le beat, et euh, ça en était une belle occasion. Et euh, ben, on salue le geste de la Ligue nationale et de plusieurs équipes, de euh, même s'il n'y avait pas de formation canadienne avant les matchs, de présenter l'hymne canadien. C'était fait entre autres entre les Flyers et les Pérouins. Il faut dire que les capitaines des deux formations sont canadiens en plus. Donc ça donnait bien, on a présenté l'hymne national. Et euh, la LNH a décidé de reporter à plus tard le match euh, qui devait avoir lieu euh, la journée même des événements. Euh, du côté d'Ottawa, entre les deux équipes ontariennes, soit Toronto, et euh, les sénateurs. Donc, euh, c'est le, le, le petit détour qu'on fait là-dessus, c'est tout. Je ne vais pas plus loin que ça. Ça te convient? C'est bon, ça. merci okay. je te remercie. J'ai pu suivre tout en travaillant ce qui se passait. C'était c'était bien. C'était efficace. Ouais. Sujet de cette semaine, euh, je veux qu'on qu parle un peu... C est, c est... Je reviens avec mon premier sujet. Je veux qu'on revienne sur... Cette saison-ci versus la saison passée, Marc Bergevin euh, a fait quelques a pris plusieurs décisions importantes déchirantes dans certains cas et euh, j'aimerais savoir ton avis là-dessus. Est-ce qu'on s'ennuie des anciens Canadiens, des joueurs qui étaient avec les tricolores l'an passé et qui cette année n'y sont pas, je pense entre autres à Bouillon. Est-ce qu'on s'ennuie vraiment de lui Ben, si tu me parles de Bouillon, moi je vais te dire oui et non. C'est la réponse la plus facile, tu donnes les deux. Euh, oui, parce que je l'aurais signé bien avant Tom Gilbert, mais non, en même temps, parce que j'aurais juste pas signé Gilbert. <rire> tu sais, c'est... Euh, dans le sens... Moi, j'aurais donné vraiment la place aux jeunes, même s'ils font des erreurs, j'aurais essayé de les... Tu sais, comme Tinordi, là. Moi, je m'excuse, mais depuis le début de la saison, je l'aime bien, tu sais. Euh, Beaulieu, lui, t'as besoin de le faire jouer, puis tu l'envoies dans la ligue américaine je sais que c'est juste pour un temps puis qu'il va revenir un peu comme avec Bournival, mais euh, pour Bouillon, je trouve que oui. Euh, parce que Surtout que tu l'aurais quoi signé à un million pour une autre année, c'est du change. Oui, mais c'est le fait d'être coincé avec, avec un contrat one-way parce que euh, Benjamin lui a offert un contrat two-way, mais il a pas voulu aller faire de l'autobus dans Ligue américaine puis Je comprends, le gars oh il a non. un statut, euh, il est pas, rendu, il est rendu ailleurs dans sa vie, puis à un moment donné, je, je comprends que Euh, tu veux passer à d'autres choses, tu veux que ton statut de vétéran soit, euh, soit confirmé par l'équipe, je comprends ça, tu sais, mais... Ouais, ça, c'est totalement normal. Tu vas avoir une belle vie quand même en Suisse, hein. Ouais, totalement. Euh, c'est sûr qu'il y en a d'autres, comme euh, moi, mettons, je voyais y aller avec Georges. Moi, c'est un défenseur que j'ai toujours trouvé surestimé à Montréal. Il vaut pas le 4 millions qu'on lui donnait, comme si c'était moi qui le payais, tu sais. Son euh... <rire> portefeuille, il crie à tous <rire> les fois Aïe aïe, 4 millions, aïe aïe Georges, oui, la présence dans la chambre Mais en même temps, c'est pas juste ça Tu sais, Georges, là Une chance qu'il était à Buffalo Parce qu'il peut être encore dans le top 4 Mais n'importe où ailleurs, pas mal sûr qu'il va être dans le Dans la dernière paire de défenseurs là. Puis c'est cher en maudit 4 millions Pour un 6ème, 5, 6ème défenseur Ça, c'est mon opinion. Hey, tu me permets-tu de faire un petit aparté par rapport à Chelsea Rogers? Ben oui. Il mentionnait en entrevue qu'il voulait pas aller avec Toronto parce qu'il y avait le CH tatoué sur le cœur. D'ailleurs, ouais. Buffalo, c'est pas très loin. Euh, physiquement, sa famille peut être encore à Montréal. Puis il fait la route. Euh, c'est assez aisé. Mais oui, ok, c'est correct d'avoir le CH sur le cœur. Sauf que si tu es vraiment sur le cœur le bien de l'équipe, puis que ce qu'on offre en échange avec Toronto. C'était plus intéressant que ce que les sabres offrent. Il aurait dû dire oui. Ouais, mais en même temps, c'est justement si. Quitte à demander un échange après, rendez à Toronto, ouais, je vais être échangé. Ouais, non, c'est sûr, mais en même temps, ça serait plat. Mais euh, Je sais pas moi, si tu joues pour Montréal, ça, t'en vas jouer maintenant à Boston ou euh, à Toronto, il me semble que la. J'aurais un malaise. Ça, si Benjamin le fait, on l'adorait. Ouais, Non, ça c'est sûr. Ah ça? Non, c'est sûr, en même temps, c'est son choix à lui. Je veux dire, c'est lui qui a décidé. C'est sûr que un sens, je comprends, surtout que le trade aurait été vraiment, vraiment mieux. Cody Franzen, t'en vas peut-être te charger un possible top 4. Encore jeune, développable. Puis gros en plus. Ouais. Alors, ça c'est sûr. vois juste cette partie, moins trois, pas de points. C'est standard, là. Bah, c'est pour ça qu'à Montréal, il était bon, là, Il bloquait des rondelles, sur qu'en même temps, bloquer des rondelles, c'était pas ce qui t'apporte une coupe Stanley, t'sais. Bergevin, il, il, a, il a pas joué avec les émotions. Il a fait regarde, je veux tu t'aimes ça, mais moi je te change parce 4 millions, c'est beaucoup trop. Là. Hey, on a perdu notre capitaine aussi, même destination, Genta. Ouais. On sennuie t de lui? Moi euh, non. En fait, c'est un joueur que j'avais vraiment aimé quand il était arrivé à Montréal. C'était. J'ai comme. j'ai fait la bonne acquisition. Même s'il était petit, je le trouvais quand même pas pire. Il donnait quand même une vingtaine de buts par année, ce qui était quand même respectable. 40 points la saison dernière. Ouais, c'est sûr. 5 millions, lui, tout en même temps. Non, c'est juste qu'on l'a pas re signé, en fait. Mais, tu sais, il est quand même signé pour un bon petit paquet à Buffalo. Alors non, lui, il a signé pour l'argent. hein. Euh, non, ce non, aussi, en passant. Euh, quand il s'est emmené à Montréal, lui, il voulait rester avec les Devers, puis... Euh... Euh, le Canadien lui a offert un contrat euh, le fameux 5 ans 5 millions c'était 5.5 ou 5 en tout cas c'était dans ces ouais. environs-là et euh, il est allé voir Lou le Morielo, puis il a dit euh, « Hey Lou euh, j'ai cette offre de contrat-là t'es-tu capable d'égaliser c'est moi que je veux rester ici euh, » Lou il a dit « Hey euh, le grand qu'est-ce que tu fais dans mon bureau dépêche-toi avant que Montréal retire l'offre t'auras jamais ça ailleurs moi je te l'offrirai pas il n'y a pas une autre équipe qui va te l'offrir dépêche-toi il a signé à Montréal. Okay. Puis là, ben avec les sabres de, euh, les sabres de Buffalo, c'est à peu près la même affaire. Là. Il y a eu un gros contrat qu'il n'y aurait pas eu ailleurs, un 3 ans garanti. Écoute, 7 matchs, une passe, moins 5. Ça va bien. Ça va bien. En plus, c'est le capitaine. Ben oui. <rire> ça va bien. Ça, ça c'est un affaire que j'ai pas compris, par exemple. Il arrive, hey, c'est un nouveau. Tu as, as du leadership dans ta chambre. Hein? Ah non, c'est en tout cas. Mais moi non plus, je ne m'ennuie pas rendre Brian Brian Jintour. De toute façon, on s'entend qu'à l'attaque, Moi, je ferais jouer Bournival, euh, puis là, on peut pas le faire jouer parce qu'on a trop de joueurs en avant. Euh, tu sais, René Bourque, là, moi, je te je te garocherais ça en dehors du club, peu importe comment. L'Harseller euh, ne me surprend pas vraiment en début d'année, euh, très moyen, euh, Dale, oui, je te dirais. Delwiese, moi, je l'aime bien, sauf que là, à date, il y a, y a pas pu vraiment le jouer parce que Mowin est en vitrine. Euh, puis même chose pour Moen, là. Mon de Great, là, je veux bien le moment de là. <rire> <rire> on veut bien, mais. Oui, j'aimerais ça qu'il parte du tout. T'ennues-tu de Ryan White? Euh non. D'ailleurs, il joue pas actuellement, je ne sais pas ce qui est rendu. Ah ben il, est, il était blessé, il était aux Flyers, me semble t ouais, Il était dans l'organisation en des Flyers, mais où est-il? Euh, il a été rétrogradé. Euh, on, on le sait pas. Moi, ouais, je ne me suis pas vraiment attardé à sa situation. Je te disais. C'est pas, euh, pas un joueur qui me manque. Rafael Diaz. On s'ennuie-tu de lui? Quatre matchs avec les Flames, plus un, pas de points. Jusqu'à date, en termes de points, ça fait pas trop mal. <rire> non, c'est ça. Ben, honnêtement, non. Raphaël Diaz, moi, j'ai toujours trouvé que c'était c'était juste un, un, un attendant. Dans le sens que il était là juste parce qu'il y a une coupe de défenseurs qui n'étaient pas prête de prendre la relève. Puis, euh, tu avais de la place, mais en même temps... Lui, il est concaissier. Markov, il était, il était blessé, il me semble. Ça date de loin. Euh, je pense, oui. Fait tu sais, c'est un peu pour ça qu'il est rentré. Puis après ça, ben il est resté, mais... sais moi, honnêtement, le trade, j'ai bien aimé. Là. Raphaël Diaz, tu l'envoies pour Dale Weiss, qui est un joueur qui a eu de l'impact quand il a eu l'échange. ouais Puis... Euh... Il est encore dans l'équipe, qui offre les services qu'on s'attend de lui. C'est ça. Puis Diaz s'est fait échanger à Vancouver pour Weiss. Puis après ça, tout de suite, après, il, a... il s'est fait rééchanger aux Rangers. Tu sais, moi, je me dis que si l'autre équipe avait fait « Ouais, finalement, on va le rééchanger <rire> », c'est que c'était peut-être pas varjeux, tu sais. Te souviens-tu le premier match à Vancouver, il avait joué genre 24 minutes. Écoute, la grosse utilisation, le Canadien se demandait, et puis les fans, en fait, se demandaient « Écoute, on s'est-tu trompé? On a-tu mal d'évaluer le gars? Il y a, a le potentiel. Pour... C'est-tu ça c'est vraies performance Non. <rire> non, vraiment non, pas. Non, non, non. t'es as assez tranquille? Ouais. J'ai gardé les deux plus beaux noms pour la fin. Je veux ça on va avoir du fun. Louis Leblanc. est ce qu'on s'ennuie de Louis? <rire> Louis Leblanc. Le questionnement, là, je, je le fais en ce sens que là, il est dans la Ligue américaine avec North euh, qui est l'équipe affiliée avec les Ducks dans Il y Il a trois points en quatre matchs. Est-ce oh. que c'en est un qui avait besoin de reprendre confiance et d'un nouveau départ? Donc, de toute façon, dans l'organisation des Canadiens, il n'aurait pas été en mesure de se relancer de même mais qui a encore du potentiel. Ben, honnêtement, Louis Leblanc, d'après moi, va peut-être finir par jouer dans la Ligue nationale, mais ça n'aurait jamais été à Montréal. Pour la simple et bonne raison que, comme tu viens de dire, beaucoup trop de pression. Je crois que le gars n'est pas capable d'en prendre. Il, Je sais pas, il y avait des, bonnes... Mettons, des bons débuts de saison à Hamilton, là, il arrivait de quoi, puis finalement, c'était juste une descente. Euh, à Montréal... Il y a une année qui est quand même bien jouée, c'était pas le gros pointeur, mais l'année où il a fait comme une quarantaine de matchs à Montréal, respectable, troisième trio, quatrième trio, il se promenant entre les deux, c'était correct, on lui demandait, c'est sûr, comme d'habitude, des, euh, des performances plus défensives, moi je trouvais correct, mais euh, c'est pas ce que le Canadien voulait, puis c'est pas ce qu'un premier choix de ronde peut te donner. En fait, je, je pense qu'on est biaisé sur ça, à son sujet justement juste parce qu'il a été repêché en, premi en, en première ronde. S'il a été repêché en troisième ronde, oh, c'est un bon choix, ça va bien. C'est ouais, une belle surprise, mais là, donc C'est ça. Mais je pense que va... ça va être plus une Ligue américaine qu'une Ligue nationale, mais quand il va venir en renfort, il pourrait peut-être donner quelques bonnes petites performances, mais je pense qu'il va être voué à jouer que défensif. Pas mal d'accord avec toi. bah c'est cool, ça. <rire> Moi, j'ai pas. Euh... Pas de grandes attentes envers lui. Ben, non. Tu, sais, tu, tu sais, ma stratégie de repêchage, je voulais exposer. là. Non, moi, c'est pas... Euh... Non, ben, moi non plus. C'est pas mon genre. Euh, après ça, dernier, euh, dernier lieu, Thomas Vanek. Est-ce qu'on s'ennuie de lui? Qu Quatre matchs, une seule passe. Zéro. Il n'y a pas de plus, pas de moins. Mais est-ce qu'on s'ennuie de lui? Serait-il en mesure de nous offrir euh, du punch offensif supplémentaire? Euh, bonne question. Je dirais qu'avec la fin de saison qu'il y a eu à Montréal, il y aurait peut-être eu une bonne saison à Montréal, mais euh, même là encore, là, comme tu as donné ses stats, c'est très, très moyen. En plus, il n'y a aucune excuse. Il est où est-ce qu'il voulait être. <rire> ouais, je vois, en plus, je vois pas pourquoi euh, il en donne pas plus, qu'il n'y a pas l'enthousiasme, le, ou euh, en tout cas, il en donne pas autant qu'il devrait. Moi, j'ai vu ça à quelque part en plus, il aurait dû accepter. L'offre que les Islanders y faisaient... Genre 7 ans... Euh, Je sais pas combien de millions euh, Je pense qu'il aurait aura plus jamais ça... Il est pas nécessairement en pente descendante là... Mais euh, Je pense que si Bergevin l'a pas signé Il y avait une méchante bonne raison... Euh, Je pense que vu que... C'est sûrement une question d'attitude aussi C'est... Je pense que Bergevin doit marcher beaucoup avec l'attitude... puis le gars en donnait peut-être pas autant... c'est sûr qu'avec les Syries aussi c'est... Si tu leur signes c'est... T'as l'argument de... Ben regarde mon... Les tu t'as pas vraiment joué... Tu n'auras pas le salaire que tu veux, tu sais. Non, je... et c'est vraiment ennuyeux je pense, côté salarial, mais côté familial, sa femme, peut c'est peut-être elle qui porte les culottes, là. Peut-être. Non, mais tu sais, c'est correct, Peut-être qu'il va se replacer aussi, c'est juste le début de la saison, mais à date, ce n'est pas le, le, le, pas le gros, le gros départ de, de sa part. Moi, ça fait le tour. C'est les gars que je voulais qu'on regarde dans l'Organisation du Canadien, puis finalement... Eh hey non, écoute, j'ai oublié. J'ai oublié George Paris. On s'en est de lui? Non? non, oui. Pas en tout. Pas en tout, hein? Tu parles pas de Daniel Brière? <rire> oh! En <rire> est tu vraiment besoin? <rire> <rire> non, c'est bon. C'est juste. C'est <rire> juste écoute 7 matchs, un but une passe, moins les trois. Ouais, non, c'est. Bon, ah, en tout cas, le trade est déjà bon, parentôt. Ben oui. Tu sais, nous autres, ils joue sur notre première ligne. Même s'il ouais. n'est pas un gros de première ligne selon certains entraîneurs qui ont déjà été des gardiens de but étoile de la Ligue nationale. Là. Ouais, mais c'est peut-être qu'il l'aimait juste pas. <rire> oui, peut-être. Par en tour, 7 matchs 2, 3, 5 points euh, plus 2. Donc, euh, quand même. Un petit, un petit avantage par rapport à Danny B. Ouais. Euh, ça, euh, écoute, ça fait le tour de mon sujet. Premier. Premier, j'en ai un, deuxième, mais euh, pas, de suite, pas de suite. Pas de suite. Je veux que tu y aller avec un des, euh, un des tiens. Là. Je vais y aller avec le mien. Euh... Moi, en fait, je veux, veux qu'on parle un peu du phénomène des rumeurs. Les rumeurs d'échange euh, en général parce qu'il parle des rumeurs sur plein d'autres affaires là. mais euh, comme là récemment, il y a des rumeurs qui parent qui sont plus véridiques là, mais les Oilers veulent bouger, veulent échanger puis il y a comme plein de noms qui sont lancés, ce qui m'apporte justement au phénomène des rumeurs. Tu vois plein de rumeurs mettons j'ai vu comme euh, Yakupov pourrait peut-être venir à Montréal. <rire> euh, juste, juste La <rire> rumeur se base juste sur le fait qu'il a joué avec Galchaniak. Ouais. puis euh, je la comprends, la rumeur, mais pas sûr. Mais il les heureux, eux autres, ils en ont rien à battre. Qu'il a déjà joué avec, euh, avec euh, là Non, non, ça c'est ça, c'est oui. sûr. À Montréal, mais... on, euh, les gens ils, ils se mettent dans la position de Montréal, ouais, ok, ça pourrait être intéressant sur le duo avec Galchanic, ils ont déjà joué tout ensemble, mais. Ça veut pas dire que Bergevin il y a ça tu sais, comme volonté. Ça ne veut pas dire que le Hereware se veut dire ça va être une bonne destination pour lui. Donc il foutre, là. Non, ils s'en foutent. Non, ça c'est sûr. Les autres, ce qu'ils veulent, c'est le paquet. Là. Euh, puis en, <tu Bref> en même temps, il y, y a des rumeurs comme quoi que Eberle serait échangé. Euh, Boston serait dans l'eau. Euh, Toronto parlerait, dans le fond, euh, aux Hallers pour euh, vérifier la disponibilité de, de certains joueurs. Jeff Petrie peut-être avec Montréal. Il y a tellement d'affaires. Puis en même temps, ça m'apporte. Pourquoi en général les médias, à chaque fois qu'il y a une rumeur sur un joueur qui est disponible, l'envoient à Montréal J'ai de la misère avec ça, moi. J'ai bien de la misère avec ça. Puis je sais pas pourquoi, surtout quand c'est un francophone, oublie ça. S'il est disponible, c'est sûr qu'il finit à Montréal. Puis les gens embarquent là-dedans. Puis je les comprends. Là. Tu sais, même moi, des fois, je dis, ah ouais, j'avoue que peut-être que ça pourrait être intéressant. Mais, je sais pas, j ai, j ai, en fait, j'ai la avec le fait que les médias propulsent une idée à un point tel que ça devient une réalité pour certains partisans. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Intéressant. Euh, pourquoi, par rapport à Montréal, je, je, je décortais un peu ta, ta thématique, pourquoi par rapport à Montréal? Parce qu'on est des malades mentaux, on a toute cette <rire> maladie-là mentale de, de tripage de hockey over the top, là. Euh, et si tu le fais par rapport à Montréal, ben tu vas générer des clics, des ventes, des pubs, tu vas faire de l'argent. Fait que euh, ça, ça explique le pourquoi Montréal est toujours cité. C'est payant. Ouais. Dès que tu embarques Montréal, comme quand tu embarques Toronto, euh, je sais pas si tu as remarqué, là, mais à tous les qu'un gros gars, là, un gros joueur, là, un all-star qui est Alors, possible, possiblement, peut-être que ça se pourrait sur le marché des transactions, Toronto est dans le portrait c'est sûr, c'est sûr, Toronto est supposément dans le portrait tout le temps. Pourquoi? Parce que les autres aussi ont cette fameuse maladie mentale-là du tripage de hockey over the top. Ils aiment ça. On aime ça, puis on voudrait le mieux pour notre équipe. Pis je comprends ça en tant que partisan, là. Puis je comprends ça aussi quand, en tant que média qui veut générer de l'argent. Si tu fais une... Imagine, là, on genre toi et moi, là, on, on, on fait un podcast de hockey, OK? On est <rire> hyper populaire sur la planète hockey, on est basé à Montréal... Tu on a des millions d'auditeurs à Montréal qui nous écoutent, qui nous sintonnent semaine après semaine pour savoir qu'est-ce qui se passe. Si on leur parle d'une rumeur impliquant les Coyotes de l'Arizona et les Blue Jackets de Columbus, ils n'en ont rien à foutre les auditeurs. Ouais, Donc, c'est pas payant. C'est sûr. Voilà, ça explique le phénomène de, par rapport à Montréal, par rapport à Toronto, par rapport à toutes ces villes-là, euh, toutes les villes canadiennes, toutes les rumeurs qui sont par rapport aux villes canadiennes, c'est payant. Il euh, y a coupable à Montréal, moi je suis pas convaincu. Donc comme je te disais, je vois pas le pourquoi. Euh, C'est pas, pa pas parce que.. Euh, exemple C'est pas parce que Benoît Pouliot avait des, euh, des saisons de Mongol dans le junior alors qu'il était dans la même équipe que Snyic Crosby que euh, les pingouins de Pittsburgh font tout pour aller le chercher. Hmm, pas sûr, tu sais. Ouais, ben Ça change oui. que dalle. Tu sais. C'est Pouliot the Great. On va changer le hashtag. Pouliot The Great. <rire> <rire> Euh... Pouliot, le riche. Ouais, pou... <rire> ah, les Hoyers C'est vraiment pour ça aussi qu'ils veulent se débarrasser d'une coupe de joueurs pour payer Pouliot. Euh... Oui, ben oui. <rire> en fait, euh, faut choisir les bons éléments. Ouais. Mais en même temps, tu sais comme mettons on en a parlé dans le dernier épisode. T'as les rumeurs des Rickstar à Toronto. T'sais. Ça aussi, c'est c'est le genre de... encore bon, c'est une ville canadienne, là, mais c'est le genre de truc. Est-ce que ça peut permettre un DG? justement de parce que j'imagine que les DG aussi ils vont sur euh, Facebook puis checker tous les sites internet de blog, puis tout ils doivent tellement s'en servir d'un sens pour il y a de l'engouement pour cette équipe là tu sais je peux peut-être m'arranger pour faire une surenchère, parce que les réseaux sociaux en tout cas je me demande si dans le hockey d'aujourd'hui ça joue sur l'impact d'une transaction sur l'impact de l'arrivée d'un joueur tu sais comme mettons dans, dans, dans l'entre saison justement les joueurs libres Les rumeurs fusent de partout. Là, ça ajoute pas de bon sens. Les sites, justement, dans les coulisses, ils doivent faire une section aussi de, de, de ça. Oui. C'est que du name-dropping à chaque fois avec une équipe associée aux joueurs. Des fois, il y en a comme 15. Pis... Moi, une des affaires que je regarde, là, avant de donner une crédibilité à quelqu'un, c'est la moyenne au bâton. Oui. Si le gars, il drop plein de noms, avec plein de villes, puis il n'y a jamais rien qui se concrétise, disons que sa moyenne au bâton n'est pas bonne. Si euh, la personne se garde une gêne, une fois de temps en temps, sort une information, ben là, là je vais le croire. T'sais. Là je vais me dire, ah la prochaine fois qu'on va en sortir une, ça va être plus le cas. D'où le fait que je suis devenu chum euh, avec, euh, avec euh, DLC dans les coulisses. Je suivais son site, j'en eu comme chroniqueur sur mon show. Puis oui, il fait de la rumeur, mais ce n'est pas que ça. C'est beaucoup de la nouvelle underground par rapport au hockey que les médias euh, traditionnels ne mentionnent pas. Euh, c'est beaucoup là-dessus que lui, il est centré. Oui, parfois, il va parler de rumeurs, mais c'est pas son pain et son beurre. c'est pas la première affaire comparativement à genre Eklon qui ne fait que ça de sa vie. ouais Non, il donne des faits dans les coulisses. Là. Il donne quelque chose qui se passe, puis il y a quand même des bons contacts qui doivent l'aider aussi dans le dans ce qui est véridique. Là. Mm -hmm. Écoute, juste pour, juste pour te dire, là, quand Marc-André Bergeron a signé en Suisse C'est moi qui ai sorti l'information, parce que je connais quelqu'un qui est proche de lui. Je l'ai sorti avant n'importe quel autre site et média de hockey via le « Dans les coulisses ». J'ai communiqué avec l'agent pour confirmer. Il n'a pas voulu. Mais tu sais, je comprends la patente. Tu sais, donc la démarche journalistique était quand même là, même si le site, les vrais médias, les vrais, puis je me sens entre guillemets, le discrédite. Donc, il faut, faut, faut, faut faire attention, là pas parce que c'est pas RDS que l'information est nécessairement fausse. Parlant de rumeurs, c'est drôle parce que c'est deux fois mathématiques, c'est deux sujets que je veux aborder si je suis chaud. Euh, avec toi, Jerry, je veux qu'on parle là, de la fameuse rumeur qui est sortie cette semaine comme quoi René Bourque a passé à ça, là. Joke visuel, là, je mets mes doigts vraiment proches, là, d'être échangé aux Coyotes de l'Arizona. On ne sait pas pour quel joueur semble-t-il que Marc Bergevin a hésité jusqu'à la dernière minute. Finalement, il y aura eu raison parce que dans les séries euh, Burke aura donné du bon hockey, même si c'est rendormi par après. Je veux savoir toi, dans les coyotes de Phoenix, qui tu rêves d'aller chercher pour René Burke et peut-être d'autres choses. On peut monter des packages. Je veux qu'on ait du fun. Ouais, ben en partant, ça dépend de qui qui est disponible. Euh, ça dépend de, ça dépend de bien des affaires finalement a yeah. Qui sait que tu peux avoir pour? Qui sait qu'ils sont prêts à donner? Puis la place que tu as. Parce que moi, honnêtement, Bourg, je pense pas qu'ils valent autant. Je suis pas sûr qu'il aurait donné quelque chose de super gros. ah Non, c'est sûr. Euh, un, un joueur qui m'intéresserait peut-être, ça. C'est sûr que bon, t'as le Keith Kendall. Mais tu sais, Bourg contre Keith Kendall, c'est impossible. Euh. C'est beau rêver. Ouais. T'as des, des jeunes comme, mettons, Michael Bodker qui pourraient être intéressants. Tu sais, en même temps... Moi, c'est vraiment le gars que je vis. Bodker, là, c'est 24 ans. Il euh, Il est toujours productif, là. Il génère des points à chaque année, s'améliore. Euh, il est vraiment en augmentation. 51 points la saison dernière. Mais contre Bourke, faut vraiment que tu rajoutes d'autres choses. Oui, ben c'est ça. C'est pas juste Bourke. Si, mettons, tu cherches un trade one-on-one... -on -one, euh... J'ai de la misère à avoir un joueur... En fait, oui, non. Il y en aurait probablement qui te donneraient, mais tu sais ça donnerait probablement rien. Comme Martin Erat, euh, pas ceux qui débloquent à Montréal. Non. Tu sais, Shane Dawn, ça m'étonnerait que c'est le capitaine. Il va probablement finir là. Pff, Antoine Vermette, mais en même temps, tu sais, tu as beaucoup trop de centres. fait que ça te donne quoi d'aller chercher un autre centre, à moins que tu le fasses jouer à l'aile. Moi, je pense que c'est plus avec un package deal que tu irais te chercher de quoi. Là. Mais sinon, euh... ah pourquoi pas on pourrait aller chercher Karl Schroer. Ah ben oui! <rire> ben oui! Euh, J'allais l'oublier. Merci <rire> de me le rappeler. Mais <rire> non, c'est ça. Michael Bodker, ça pourrait être probablement le joueur visé. Luca Lucaletsio dans la Ligue américaine. Ah là, lui, je le connais pas. Tu connais pas? Non. Jusqu'à maintenant, deux points cette saison, il faudrait que je trouve à ta hey, donne-moi une seconde! Je te donne deux, trois secondes de plus, même si tu veux. OK. On va chercher rapidement. Ces stats. L'an passé, dans la Ligue américaine, 54 points en 69 matchs, 29 buts, 25 euh, passes, mais moins 13. C'est un gars qui est imminemment offensif. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Je ne sais pas, euh, mais c'est un gars qui est capable de générer des points, du moins dans la Ligue américaine. Je lance le nom. Peut-être. En même temps, il est gros, il est jeune, place à l'amélioration, ça c'est sûr. Mm -hmm. Tu sais, si tu peux en avoir un jeune dans ton équipe qui peut performer dans le futur pour un joueur que tu ne veux plus à Montréal, c'est sûr que le trade peut être bon. En même temps, tu peux toujours essayer de... garde de Regarde-moi, Lucas Leccio, un choix de troisième ronde, puis je te donne Bourque, tu sais. Ça... » Je ne pense pas qu'il te demande un choix de plus. Je ne pense pas. Non? <rire> non, non? Non, non, mais tu t'essayes. Ben oui, non, je sais bien. S'il dit non, tu dis oh, « ok, c'est bon. » va... Un choix de 4, d'abord. Okay. Ben Ouais, euh, ouais ça, ça pourrait être bon, sinon euh, tu peux faire un package deal. Lars Eller, René Bourque pour... Euh... Blessio, puis un autre, je sais pas. peut-être débarrasser. Mais de toute façon, ça arrivera pas, là mais... Non, non. Bon, trouve on spécule. Ça, je trouvais ça intéressant. Bourque a-t-il une valeur? C'est ça la question, dans le fin fond. Après ces séries, moi, je pense que durant l'été, c'était le temps. Fallait l'échanger là, il était au maximum de sa valeur. Mais est-ce que quelqu'un serait tombé dans le panneau? Ça, c'est l'autre question. Est-ce que Bergevin a essayé? Peut-être. Je sais pas, là, mais peut-être. C'est sûr que quelqu'un va tomber dans le panneau, je veux dire. Dirais... Il y a tout le temps un DG qui va tomber dans le panneau pour un joueur, peu importe c'est qui. Là. Il y en a des fois qui, qui peuvent se dire « Ouais, mais tu sais, dans mon équipe, ça peut changer. » Ou tu sais, des fois, il y en a qui voient des joueurs dans leur soupe. Ah, « J'aime le gabarit du joueur. Je suis sûr qu'il va être dernier, Il y a eu des bonnes saisons. » Tu sais, parce que Bourque, là, c'est un ancien score de 20-25 buts. Là. ouais Puis ça peut être intéressant pour une équipe parce que même s'il ferait rien à Montréal, comme je viens de le dire, hey, ça peut changer s'il va ailleurs. T'sais. puis Même encore là, tu peux l'échanger à... à au Coyote, là, il va peut-être finir par faire une saison de 30 buts, oh oui, euh, C'est ça, mais en même temps, tu, tu peux pas... Ah, euh, on oh, aurait pas dû l'échanger. Ben, je m'excuse, mais peut-être qu'il n'aurait rien fait à Montréal de plus que ce qu'il est capable de faire, tu sais. Ça, c'est ça. Des, des fois, c'est l'environnement, là, qui, qui plaît pas au joueur ou peu importe. Tu sais, c'est sûr que le gars, là, il est un, dans sa tête, là, il se dit, moi, je suis un joueur de premier, deuxième trio, puis il joue sur le troisième. Peut-être qu'il veut pas en donner autant, tu sais. Peut-être peut pas à son moral. Et voilà. Autre sujet, je, je, dans la même thématique, tu parlais de Montréal toujours au centre des rumeurs. Eklon, que j'affectionne tellement peu, mais là, je, je me suis dit, ça vaut ça vaut la peine de, de parler de ce sujet-là. Eberley à Montréal? Ah, je voulais en parler, moi aussi. On est connectés. Ah ouais, on est... On a une, la même maladie mentale. Ouais, <rire> Ben, moi, honnêtement, j's... la seule affaire qui me fait repousser un peu, c'est son grand salaire mais en même temps c'est quand même un bon joueur c'est un très bon joueur en tout cas offensivement ouais oh non il est vraiment très bon mettre ça en même temps c'est parce que si tu prends une chance avec un joueur puis des fois ça marche pas 6 millions là ça te fait mal t'sais. mais saison de 76 points euh, 2011-2012 65 l'an passé ah et puis en plus tu qu'une une équipe qui va nulle part là. imagine ouais. le Montréal là. Mm -hmm. mais tu sais on va y apprendre à jouer sans la rondelle ouais <rire> ça, ça c'est sûr <rire> mais euh, non je, je pense que moi j'adorais mais en même temps c'est que là faut que tu donnes pau. tu sais puis je suis pas mal sûr que les, les Oilers vont s'arranger pour liquider une coupe de joueurs mais de façon à ce qu'elle ait le plus fait que ça sera pas vraiment une liquidation finalement mais euh, ouais ah c'est le prix que tu vas donner pour qui va peut-être me déranger un peu là. on donne quoi? et tu es Marc Bergevin là puis Tu veux euh, mettre une offre sur la table? Vite demain. Je... Encore là, euh, encore une fois, je suis pas un sûr que t'inclues un des jeunes def euh, en beau lieu et Tinoordi. Euh, ils vont probablement y aller avec un choix de première ou de deuxième ronde. Mais de Puis... toute façon, on est parti pour avoir un choix très élevé. Là. Très lointain, fait que... Ouais, mais sinon... Euh... Oh, pff, hey, ça va sentir un... un plecanec ou... Bon, un gros, un au facile Parento ne sera pas tradé d'abord moi cette année, Pacherelli je pense pas qu'ils vont le trader justement à cause qu'ils ont donné une lettre là, ça, ça fait partie du futur euh, Galchenyuk tu touches pas à ça euh, le Canek Gallagher va peut-être revenir encore mais je suis pas sûr que Bergevin veut se débarrasser de Gallagher juste à cause du euh, de ce qu'il apporte euh, sa glace dans la chambre partout, je pense que c'est un gars qui est très apprécié c'est l'exemple qu'il donne qui est intéressant dans son cas. C'est quoi l'exemple le, qu'il donne dans le fond? Ben de, de, Le fait d'être travaillant, de jamais lâcher, de toujours aller, euh, même si c'est le plus petit de l'équipe, il est tout le temps le nez dans le trafic. Oh, ouais, c'est ça. Il... C'est un exemple, c'est une inspiration pour les autres. Oui. Ouais. Ouais. Euh, hey, sérieusement. Ben s'ils veulent, souvent qu'ils vont vouloir aller chercher de la défensive, moi, je serais du genre à échanger Alexis et Emeline même s'il y en a qui l'aiment beaucoup parce qu'il détruit les autres joueurs en entrée de zone. Mais, honnêtement, euh, ce que je vois, c'est vraiment Plekanec, puis en même temps, c'est un, un vétéran qui peut... Il ne peut qu'apporter euh, de l'expérience euh, aux Oilers, ce qui en manque vraiment beaucoup. Moi, je pourrais mettre Miller-Seller dans le package aussi, hein, parce que moi, je trouve qu'à Montréal, euh, ça marche pas. J'ai de la misère avec ce joueur-là. Mais, euh... Ouais, Tino Hardy, Plekanec, choix de première avec euh, un autre jeune probablement. Là. Tout, tu donnerais quoi à pour <rire> Parce que ça commence à faire la moitié d'un club versus un gars là. Oh non mais c'est ça que j'aime pas. C est, c est le, je me base sur le phénomène de la surenchère. Oh oui. Puis je suis sûr que c'est ça qui va arriver. Puis j'ai ça, j'ai eu ça la surenchère. Ça vaut euh, assurément un choix de première ronde, ça c'est sûr. Ils vont vouloir des défenseurs parce que c'est ça leur problématique. Puis ils vont vouloir des défenseurs établis actuellement parce que sont au <rire> euh, Pourquoi je dis ça? Parce que les dirigeants de la Ligue nationale, c'est pas tous les plus bright. Les Oilers d'Edmonton n'ont aucune chance d'aller gagner à Stanley right now. C'est pas un défenseur, même bon, qui va les amener à être à, ce, à cet autre niveau-là. Moi, si j'étais eux autres, je me forcerais à... à à viser une fenêtre d'opportunité, comme le Canadien est entré à l'intérieur d'eux, actuellement, où est-ce que là, tu as une chance. Mais il faut que, pour ça, ton noyau de jeunes leaders grandisse en même temps. Donc, ça te prend des défenseurs qui ne sont pas trop vieux et qui vont être en mesure de devenir à leur pleine capacité en même temps que les attaquants. Fait que moi, je tu sais, tu parlais d'Emiline, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que ça cadre bien avec, avec cette idée-là de gars qui a encore de la marge de manœuvre pour s'améliorer. Mais je suis convaincu que si les Hudders veulent échanger Eberle, ils vont vouloir y aller pour un défenseur prêt actuellement. Et le nom que je vais sortir, c'est Markov. Ah, ouais, ça c'est sûr. Mais moi, Markov, en même temps, je, peux, je suis partagé dans le sens que je l'échange parce que justement, il vieillit, ses blessures, puis tout, puis s'il se blesse, ben, tu le perds. Puis en même temps, le gars a tellement une vision de fou que tu perds un méchant gros morceau. Là. Sauf que tu viens de faire de la place une line-up pour Beaulieu et T-Nordy. Ouais. Tu as Eberly en avant, puis là tu deviens euh, Beaulieu avec sa relance. Ce qu'il est capable de faire, c'est devenir euh, encore plus une menace en attaque. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, c'est un bon trade. Là. C est, c est Markov possible. fait un premier choix contre Eberly. Je pense que les Haleuses réfléchissent pas mal fort. C'est sûr, tu t'en vas te chercher, genre, ton général à la ligne bleue. Oui. Euh, ça va être ton défenseur numéro un. Euh, il peut juste donner de l'expérience à toute la brigade, autant défensif qu'à l'attaque, parce que justement, de par son expérience, il connaît la game. Donc, il peut, genre, justement, dire aux plus jeunes, c'est pas comme ça que ça marche, puis, euh, tu sais, arrête ton petit show, puis... Euh, ça me tenait que Markov avait genre à dire ça, mais... Euh, Juste l'exemple qu'il va donner sa la glace, je pense que les jeunes vont vouloir le suivre. Ça serait probablement... Tu sais, ça pourrait être même un candidat. Même si Ferran se le sait, là, il pourrait peut-être le perdre. tu sais. C'est... Euh, non, c'est Markov. Là. Je pense que dans n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, il pourrait être un atout, là, même avec ses blessures son âge. Juste par la vision. Là. Ça pourrait être, comme tu dis, juste ça puis un choix de ronde, ça pourrait être quelque chose de bien. Côté salaire, en même temps, tu, sais, tu vas être juste te chercher un euh, million de plus puis ton choix de premier ronde justement, vu que tu vas probablement finir dans les top, je crois. Ben là, crois. Tu, vas, tu vas reculer au classement, là, si t'as plus euh, Markov, tu vas reculer, sauf que comme, comme je dis, c'est la fenêtre d'opportunité. Les jeunes du Canadien, les Subban, les Price, les euh, Pacioretty, ton noyau, là, euh, Galchenok, en attaque, en fait, à chacune des positions, tes figures marquantes vont toutes grandir ensemble, vont atteindre leur apogée, tout en même temps, Pis je pense qu'on n'est pas dedans encore. L'an passé, on n'a pas assez proche, mais je pense que c'est encore une erreur de parcours. Je pense que c'est dans un an ou deux qu'on va être vraiment dans la fenêtre d'opportunité, où est-ce qu'on va être en mesure de gagner la Coupe Stanley. Et Eberle, dans deux ans, ben, il va être encore plus fort, plus dominant en attaque et il va être prêt en même temps que toutes les autres. Il y aura, il y aura 26 ans, il va être dans la fleur de l'âge. Il va être prêt avec les autres pour euh, mener à la Coupe Stanley. Là. Ouais, ça Tandis devenir... que Markov... Dans deux ans, elle va être moins bon. Oui, ça c'est sûr. Il peut juste aller en descendant, même si sa vision va être là, un moment donné, le corps va comme peut-être un peu moins suivre. Là. Mais j'imagine un, un bon petit trio là. Euh, Je sais qu'Ebberly c'est un c'est un ailier droit. Même chose pour mettons Gallagher, mais tu sais, Gallagher pas mal sûr que tu le mets à gauche, ça va donner le même résultat. Ebberly peut jouer au centre, c'est ce qui est indiqué sur AKB euh, mais bon, tu sais en attaque ouais. c'est variable. Ben, parce que je me dis mettons un, un trio du futur là. Tu mets Galchenik au centre, flanqué de Gallagher puis de Heyburne, ça te donne assez de talent à l'attaque avec un gars qui fonce son net. Puis euh... non, non c'est j'aime bien ton trade, mais je suis sûr que même si ça c'est un bon trade, ils vont vouloir plus. Ils vont être capables d'aller chercher quelque chose ailleurs parce qu'il y a un DG Cave qui va y donner la lune pour un joueur. Ouais. Oh, ouais. ça c'est sûr là. Pis ça j'ai ça. Je le, je le dis, je le répète, j'ai ça là sur l'enchère. Mais bon. Mais Berlin-Montréal, j'y avais pensé moi aussi, puis je dirais pas non. Mais non, non, c'est clair. On peut mm. pas dire non à ça, voyons. <rire> je pense qu'aucune équipe n'a le droit de dire non à ça. Sauf les horreurs, parce qu'ils sont cadres. Ouais. <rire> Moral de l'histoire, les heureux <rire> sont cadres. <rire> on a beaucoup de preuves pour <rire> appuyer notre théorie. <rire> euh... Ouais. Écoute, ça fait le tour de mon deuxième sujet. Donc j'étais vraiment dans la thématique rumeur, transaction et possibilité. Toi, maintenant, ton deuxième sujet. Ben, mon deuxième sujet, euh, je vais y aller avec une question bien simple. Puis tu vas voir, tu vas tomber en bas de ta chaise tellement qu'elle est simple, si t'es sur une chaise en fait. Mais euh, la, Ma question simple, c'est ton joueur préféré, qui est-il? Actuellement dans la ligue? Ah Ça, c'est une bonne question. Ça peut être actuellement comme ça peut être... Euh... <rire> <rire> mais Ça peut être actuellement comme ça peut être euh, un joueur qui t'a marqué celui que présentement t'apprécies, euh, je suis euh, directeur général dans une ligue de simulée. simulée. Okay. Ça, partait, ça partait big ou ça finit en queue de poisson. Hein. Je suis directeur <rire> général dans une ligue simulée. Tu sais, genre la honte qui s'approche euh, tranquillement. <rire> euh, et euh, c'est sûr que tu sais les gars que tu repêches puis que tu vas, euh, tu, tu vas chercher, tu as, as un attachement de plus, tu es, suis, t es, t es de plus proche. Et euh, j'ai fait une transaction dont l'autre DG m'en veut encore parce que je l'ai littéralement arnaqué. J'ai été chercher Jonas Brodin dans une transaction. Et euh, ce joueur-là, je pense qu'il a tout pour devenir la prochaine grande étoile en défense de la Ligue nationale. Euh, il n'a que 21 ans. Il joue plus de 25 minutes par match. Euh, excellent. C est, c est... Tout le monde le compare à Lidstrom l'ancien des, des Red Wings. Et pour vrai, là, il y a des similitudes dans le coup de patin, dans l'implication dans le match. C'est tellement pas le défenseur le plus physique, mais il a pas besoin d'être physique. Il a tout le temps la rondelle. Euh, il est capable de ralentir ou d'accélérer le jeu à sa guise. Il y a une manipulation de l'horloge comme pas grand monde ont. C'est sûr, il est derrière euh, Brian Suter. Je dis Brian, mais c'est Ryan euh, Souter avec euh, le Wild du Minnesota mais vraiment là, ces deux-là pendant de nombreuses années vont être dominants dans, dans cette équipe-là, ils vont donner une puissance de frappe défensive, là vont, vont donner une chance à leur gardien de but, ils ont beaucoup de misère avec des gardiens pendant longtemps, et c'est un jeune que je surveille là, depuis, depuis tellement longtemps, euh, grâce à cette ligue simulée-là, et aussi parce que ses performances le méritent aussi t'sais. Ouais, ben, je, je le connais pas beaucoup, j'ai entendu parler de lui dans le fond comme quoi c'est un, un grand défenseur en devenir, fait que... Présentement, Brodin, ça pourrait être un joueur que t'affectionnes particulièrement. Oui. Je, je, je, je te sens pas un Alexander Ovechkin. Non, oui, je vais y aller dans le plus classique, je te ah, dis. Je t'étonne, hein? Et toi, de ton côté? De mon côté, euh, présentement, c'est sûr que bon, je suis je te dirais, plus centré Canadien de Montréal, bien évidemment. C'est le club que j'ai à m'apporter. Mais, euh... Ils sont tellement à t'apporter ouais. <rire> c'est sûr que piquer Suban pour moi c'est quelque chose euh... à la base quand je joue au hockey je suis un défenseur puis depuis que Suban est dans la ligne nationale, parce que moi je suis un défenseur plus défensif, je suis tout le temps en arrière, je bloquais des shots, puis depuis que lui est sorti on dirait que j'essaye de le limiter, bien évidemment si ça marche pas, mais euh... <rire> j'ai pas le talent qu'il a tu mais... transformes le Georges en toi en Soben ouais ben c'est ça avant beaucoup de monde me disait hey j'étais comme Josh Georges puis depuis que Subban est arrivé ben j'essaye de monter en avant tu sais je, je commence à être quand même pas pire puis euh, je sais pas ce gars là ça son attitude son je sais que le monde chiale parce qu'il est trop exubérant puis tout mais moi j'aime ça j'aime le joueur en tant que tel j'aime qu'est-ce qu'il fait le gars aime ce qu'il fait euh, tu sais il joue au hockey pour jouer au hockey puis Ça pourrait être dans mes choix numéro un, bien évidemment, si je parle vraiment plus du Canadien de Montréal. Tu sais, all around la ligue, ça pourrait être aussi dans mon top 3. Mais euh, je voyais qu'une une réponse super facile aussi. Euh, Sidney Crosby, tu peux pas passer à côté d'un joueur aussi talentueux que lui. À chaque fois qu'il a, je suis quand même beaucoup sa carrière, je check ses affaires, je l'ai pas connu en junior et je m'en veux, il faut que je suive plus les jeunes dans le junior il y a quelque chose quand tu le vois jouer que ça soit, tu sais comme hier, j'ai écouté un peu la game là, de, de Philadelphie euh, contre les pingouins puis quand il c'est je pense qu'il y a aucun joueur en ligue qui a autant de contrôle sur le jeu que lui, c'est, je sais pas, il dégage quelque chose quand tu le regardes jouer, il est vraiment impressionnant, sinon je te dirais que mon joueur préféré quand j'étais jeune, j'ai euh, longtemps, j'ai beaucoup aimé Vincent Lecavalier, c'était probablement mon joueur préféré Euh, Puis ça a changé en cours de route, là, parce que justement, il y, a... <rire> il y en a d'autres qui, euh, qui font plus leur place dans la Ligue nationale. Pis, euh... Moi, en fait, je pense que je change de joueur préféré à chaque année. J'ai bien besoin avec ça d'en garder <rire> un. Là. Moi, je te dirais que dans les dans mes joueurs préférés, je vais t'en donner un qui est plus, euh, plus classique, là, comme, comme toi, là. Euh, je vais y aller avec Claude Giroux parce que Mablon est allé à l'école avec elle vient de Hearst comme lui, il est capitaine de l'équipe euh, juste le fait que quand il a été repêché, le directeur général des Flyers se souvenait pas de son nom euh, il n'a pas été repêché dans la ligue, dans l'OHL donc la ligue junior euh, du côté de l'Ontario il a été obligé de, de devenir un transfuge pour s'en aller euh, dans la LHGMQ pour jouer avec Gatineau euh, il a été dominant, petit mais batailleur tu sais Gallagher ça ressemble un petit peu là, mais tu sais avec tellement plus de skill offensif là on s'entend là mais la force de caractère c'est le gars que tous euh, toutes les soirs je vais aller voir si euh, hey, il y a tout de des points je vais regarder des matchs j'ai été à Philadelphie dans un voyage organisé avec ma blonde euh, on a des chandails toute la patente euh, donc tu sais il y a comme un attachement particulier à ce joueur là d'où par, par la situation familiale euh, dans mon coin tu sais ma belle-famille connaît Connaît, connaît la famille à, à Claude, <rire> je l'appelle Claude. <rire> euh, quand, mon, euh, quand Claude Giroux va à Hearth, parce qu'il va une fois de temps en temps, il y, y, y a une fondation pour l'hôpital là-bas, il organise un tournoi de golf, ben c'est arrivé que mon beau-père qui est pilote le transportait. Il y a toute une interrelation comme ça. Euh, de, de, de, de entre, a, Ça dépasse le terme du hockey par rapport à ce joueur-là, donc il y a comme une fierté d'avoir un lien spécifique avec, avec celui-ci. Puis sinon, si je vais dans le passé, je ne l'ai pas vu jouer, OK? Il ne venait pas me tirer des tomates, c'est ce que je dis, complètement faux, mais le joueur qui a le plus frappé mon imaginaire, c'est Ken Dryden. Carte de hockey, je voyais des images d'anthologie de, de lui, de, de son vécu, la fameuse pause où est-ce qu'il est en train d'attendre ouais. le jeu, parce qu'ils sont tout le temps en attaque, les Canadiens dans ces années-là. Euh, il attend le jeu, il est à côté de son bâton, il a l'air à s'emmerder solide. Euh, c'est des techniques de gardien de but de ces années-là où est-ce qu'il n'y a pas de style de papillon? C'est ⁇ Ah ouais, je me garoche, euh, j'essaie de rester debout ou j'ai l'air de faire du kung fu avec des pads. Ça a <rire> frappé mon imaginaire comme c'est pas possible. Et en plus, statistiquement, il est tellement fort. Il euh, y a tellement des, des chiffres que je pense aucun gardien de but ne peut à côté. ⁇ Il a 6 coups de en 8 ans, c'est une, une carrière super courte, il a fait la grève, Les, la moyenne de Ballouer, ça n'a ça, ça même pas de bon sens. Alors, je vais juste aller euh, trading pendant, que, pendant Mais... que je te jase. Tu sais, c est, c est, ça a frappé mon imaginaire, même si je ne l'ai jamais vu jouer. Ouais, non, ben c est, c est, c est, comme tu dis, c'est l'imaginaire, puis en même temps, tu genre, tout le monde connaît sa pose. Ouais. Tu vas te placer comme ça. Mettons, parce que tu joues au Cosum euh, avec tes amis et tes goalers, tu te places dans même puis le monde dit hey, « tu fais comme le goaler! » tu sais En même temps, moi, ça, ça me fait penser justement à la scène d'ouverture qu'il y a eu cette année à Montréal, quand il a, il a passé lui-même le flambeau à Carey Price. Moi, j'ai eu des frissons dans cette scène-là. Je sais pas si tu as vu le match d'ouverture cette année. Non, je l'ai raté. Ah, Ok ben es, c'est la même chose que l'année passée dans le fond quand il arrive avec la torche là pis tous les joueurs se la passent là ouais, ouais. ben c'est Ken Dryden qui apporte la torche la donne à Price Price va au centre il y a une poignée de main pis tout puis j'ai vraiment fait genre wow c'est la, la fameuse phrase dans le fond euh, nous vous passons le flambeau on de le bien haut là. ouais nos euh... bras vous vous tendent le flambeau à vous de le tenir bien haut Oui, puis c'est euh, ça, ça vraiment c'est significatif, puis c'était justement Ken Dryden, puis euh, encore aujourd'hui, les gens le connaissent beaucoup, puis pis... j'aime bien ton, ton joueur du passé. Sinon, Jean Béliveau, pour l'histoire que je t'ai contée à euh, New ouais. Jersey, il, il, il, il... mais tu sais, en même temps, Jean Béliveau, c'est parce que je, je, je, je suis resté marqué, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui me racontait, une... je me rappelle plus qui, mais une personne qui est, plus âgée que moi, c'était peut-être même mon grand-père qui me contait ça, Jean Béliveau, là, oui, c'était un grand capitaine, là, mais quand il était joueur, le monde le traitait de grosse vache. Parce qu'un peu à la le cavalier, il avait de l'air, tu sais, mou, il n'y avait pas l'air à forcer, ça avait de l'air facile pour lui, tu sais. Il était toujours en bonne place, fait qu il qu'il avait jamais l'air à être en pleine accélération ou de se forcer. Puis le monde, il avait l'impression qu'il ne jouait pas à la hauteur de son talent, tu sais, du, du temps de sa carrière. Il le traitait de grosse vache. Puis depuis ce temps-là, je me dis... Ouais, tu sais les joueurs qui peuvent bien être super bons mais on va quand même les critiquer, on va quand même trouver une façon de chironner contre eux autres peu importe. Ça changera jamais ça. Ouais. Jean Billivo, une grosse vache. Tu sais j'en reviens pas, tu sais, ça ça m'a comme vraiment marqué, fait que tu sais, Jean Billivo, oui, c est, c est... il y a comme un lien mais en même temps, je l'ai comme en demi-teinte de il se forçait-tu vraiment? Il aurait dû peut être meilleur, je me pose la question. Imagine, imagine s'il se forçait pas. <rire> exact. <rire> Imagine, ah, hein? Ouais. Ça fait pas mal mon tour ça, de, pour mon sujet de, de mon joueur préféré. De, on va revenir avec ça l'année prochaine, puis je vais changer mes joueurs. <rire> <rire> Sûrement. Dernière, euh, dernier sujet de l'émission cette semaine, la passe sous la palette. On vous invite, euh, vous les auditeurs, par les millions et milliers que vous êtes, à nous envoyer des sujets, des trucs que vous voulez qu'on jase euh, via les réseaux sociaux, sur Facebook ou encore sur Twitter. On va tenter d'y répondre via notre expertise. Euh, aussi énorme qu'elle est, hein, parce qu'on s'entend qu'on est des experts. Ben oui. Ben oui. On rentre dans la même branche que tous les autres experts. Oui. On a le droit de se tromper. Oui. Euh, <rire> on se donne le droit de se tromper. Jeff Chaplot, Jean-Sébastien Chaplot, de son prénom, de son vrai nom complet, nous veut qu'on parle des bridge contracts. Donc les, les, les contrats, les, les contrats de pont là, entre un statut de superstar et un statut de joueur. Euh, encore jeune là euh, versus les contrats à long terme dès le départ pour des joueurs et il nous dit exemple Seven contre euh, Dobby et euh, je vais te laisser aller parce que après ça moi j'ai une coupe de stats que j'ai complété, je fais mes devoirs, j'ai travaillé sur ce show là euh, et j'arrive préparé fait que euh, je vais te laisser y aller, je veux savoir tes impressions un peu. Ben moi en fait, je vois pas vraiment des stats pis tout mais je vois plus avec le côté euh, je dirais business, puis le, les DG qui tiennent leur bout, moi, j'aime ça. Euh, j'aime voir, comme, on va prendre justement Souban comme exemple, Bergevin a tenu son bout. Il a pas fait, bon, t'es un jeune, t'es premier à un grand avenir, je vais euh, je vais te dérouler le tapis rouge et voilà, je te donne le gros contrat. Parce que Dans les deux sens, ça peut te jouer des mauvais tours Comme t'aurais dû le faire peut-être comme étant Suban, Avec le gros contrat qu'il aurait pu lui donner Ça aurait coûté moins cher Mais en même temps, s'il si aurait donné le gros contrat Puis que Suban n'aurait pas Continué à jouer comme qu'il joue Ça aurait été un mauvais En fait, c'est carrément du guess là, si on veut là. Ça aurait été un mauvais guess euh, Je vais donner euh, l'exemple de Ryan Johnson Justement cet été Lui, il voulait le gros contrat Puis le DG a tenu son bout puis il a dit non, moi c'est ça je t'offre, je t'offre pas plus finalement Johnson a plié il a fait ça, bon garde de moi ça c'est sûr que dans trois ans s'il s'en souvient, il va peut-être faire finalement je vais m'en aller ailleurs t'sais. mais euh, si le gars veut rester comme ton Souban, Souban veut rester à Montréal, c'est pas compliqué, il aime l'équipe il veut rester ici, il veut être l'une des grandes figures de l'équipe le gars je pense que, lui je pense que c'est pas vraiment signé. il a juste fait regarde euh, de moi le bridge contract puis je vais euh, juste signer plus cher encore après Euh, Doughty, lui, il a pas eu le bridge contract, si je me souviens bien. Non. Il a, il a directement, non, c'est ça, je veux, sinon je joue pas. Euh, ça a quand même payé pour l'équipe. Moi, j'aime les DG qui tiennent leur bout avec les bridge contracts, mais en même temps, ça peut te jouer des mauvais tours. Ça, ça sûrement, euh, comme étant, sous tu aurais peut-être pu le signer moins cher. tu sais. Mais en même temps, c'est le passé, c'est le passé. Ouais, tu t'en sors bien. Ouais. Le passé, c'est le passé. Okay, on n'en parle plus, mais... Non mais c'est vrai quand même. J'ai sorti une coupe de nom, ok? Je me, je me suis amusé, j'ai été sur capgeek.com euh, où est-ce qu'eux ils calculent le, le, le plafond salarial des équipes, les différents contrats. J'ai sorti des chiffres. Subin, Weber, Souter, Letin, Doughty, Carson, Keith, Myers et Broden. Je me suis amusé. Euh, J'ai sorti leur contrat et je les ai comparés euh, versus l'impact, le pourcentage de places qu'ils prennent sur le plafond salarial de leur équipe respective selon leur année de signature, parce que le plafond salarial le bougeait. Et euh, c'est là qu'on va voir que il euh, y a des comparables assez, assez, assez solides. Piqué Soven est de loin le défenseur le mieux payé <rire> avec 9 millions de dollars. Euh, je dis le mieux payé, mais ça c'est le, le, le, euh, le cap année après année parce qu'en termes de salaire annuel, chez euh, Weber a beaucoup plus, hein, il est à 14 millions cette année, mais euh, en moyenne c'est 7,85. Ensuite Souter 7.54, le temps 7.25, Dante 7, Carlson 6.5, Keith 5.54. Myers 5.5 et euh, Brodin 4.17 mais ça va être en salaire de 2015. Donc il faut faire attention, le plafond salarial n'est pas augmenté encore, il devrait bouger. Ce que j'ai calculé, c'est le pourcentage. Soben prend 13% de la masse salariale, Weber en prend 11% selon le, le, le, le, le salaire le, le cap salarial de 2000, 2012, 10.75 pour Souter, 10.5 pour Letant, 10.8 pour Doughty Euh, Carson 9.25, Keith 9.33, Myers 7.8 et Brodin 6.04. Qu'est-ce qu'on se rend compte de ça? C'est que si euh, Sorbonne avait signé la même année que, euh, que Carson, donc à peu près en même temps, on peut se dire qu'il aurait pu signer pour des salaires assez semblables. Donc, on aurait sauvé par année 2.5 millions de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est qu'à chaque deux ans, on aurait gobé l'équivalent en termes d'économie Le bridge contract. C'est un salaire c'est un contrat de 8 ans. On parle donc de 4 fois soit une économie de 10 millions de dollars pour payer d'autres joueurs. Ouais. Ça commence à faire mal. Le, le bridge contract, pour moi, là, a été une erreur dans ce sens-là, parce que économiquement, il fait mal aux Canadiens. Ouais. T'as des. T'as les stats, hein. Les, les arguments sont meilleurs que les miens. Mais ouais. C'est sûr que pour l'économie, faut que tu y penses. Mais c'est parce qu'en même temps, tu sais, à Stark donne tellement des contrats de fou à long terme que t'aimes peut-être mieux le payer en bush contract, mettons juste deux ou trois ans, puis faire finalement fais pas la job, tu leur signes pas. puis là aussi, tu vas faire des économies d'un sens, parce que tu paieras pas comme un ouais, million ça. par année. Mais mettons, Souban, il aurait pas fait la job, là. Parce qu'il aurait été vraiment mauvais. Tu l'aurais peut-être pas signé autant. Mais que il que peut ne pas la faire. Si ton contrat, tu le signes avant de réaliser tes performances, donc tu es payé selon ce que tu as fait auparavant, tu sais, il pourrait, là, Soben, à partir de la, cette saison, il a l'air à, à bien fonctionner, mais mettons, là, ça ne marche plus. L'an mm -hmm. prochain, il, il arrête d'être bon. Ben, il est quand même sept ans à être payé, 9 millions dans le vide. Ouais. Le risque, il est là quand même. Oui, les, les probabilités que le, le gars devienne moins bon diminuent avec le temps. T'sais, t'sais, t'sais, les chances sont, sont, sont plus petites, mais ça arrive. « Check Scott Gomez ouais. ». Quand il a signé son contrat, il était bon. Quand on l'a racheté, il pas très bon. Oui, ça c'est sûr. Mais là, Scott Gomez et... Ah, Glenn Satter, ça a probablement été l'un des pires DG de l'histoire. Je comprends juste pas... Euh... Je pense que cette année... On revient dans le passé, mais justement, des contrats de, de, de, de cave comme qu'il a donné à Chris Drury et euh, Scott Gomez. Hein. Les deux, ils ont signé dans la même année. C'était des joueurs libres. Hein. Ouais. c'était n'importe quoi là puis je sais pas moi il y a une partie de moi qui me dit sérieusement les bridge contracts pas qu'ils sont nécessaires mais te permettent d'évaluer un joueur pour le long terme même si t'as raison si tu fais le bridge contract tu re-signes après mettons 8 ans puis tu le signes à gros salaire marche les deux premières années après ça ça marche pas c'est sûr que ça peut arriver puis en même temps si il y a les blessures tu peux pas tu peux pas échapper à ça si mettons Souban dans 3 ans se fait blesser puis euh, Ça prend un an avant qu'ils reviennent. Mettons, juste, euh, Markov, il y a pas de... Mais tu sais, Markov, là, il, y a, il y a deux ans qu'il n'y a pas joué à Montréal. Ça, c'est... Ça paraît, C'est du serre dans le vide. Ça t'enlève un spot dans l'équipe. Moi, j't... pas que ce soit nécessaire, mais je vais dire que les bridge contracts, dans certains cas, peuvent être très bien. Mais il y a des exceptions qui peuvent être déjouées, mettons. Là. Il y a deux ans, on genre, Ouais. Oui. Est-ce que tu pensais que Piqué Seven semaine, tu as un feu de paille? Non. Non. <rire> si toi si t'es capable de l'évaluer là. Ouais, mais moi c'est pas On s'entend-tu que... que le club il est capable aussi là. Ouais, mais je suis pas objectif. <rire> tu sais comme je t'ai dit Souban euh, depuis qu'il était en ligue là, je l'affectionne la, particulièrement. Puis en même temps tu lui là je pense c'est pas nécessairement ses talents sur la glace qui a fait qu'il a signé un bridge contract. Je pense que c'est beaucoup son attitude en général. C'est pas pour rien que les médias en parlaient. C'est pas pour rien que ça venait tout le temps sur euh dans les discussions, c'était vraiment ça. Il y a des joueurs, des fois, qui déplacent beaucoup trop d'air dans le vestiaire que d'autres ne sont pas capables de sentir. Puis juste ça, ça peut te faire échanger un joueur. Fait d'après moi, je pense que le bridge contract, dans le cas de Subban, c'était vraiment plus un « on va voir si tu te calmes », ce que tu es capable de donner euh, dans le vestiaire. Puis regarde, cette année, il y a un « c'est euh, Je pense que c'était vraiment une année d'évaluation. C'était son deux ans d'évaluation pour... Savoir ce qu'il était capable d'apporter dans le vestiaire en tant que leadership. Parce que je suis pas mal sûr que ce gars-là ait été identifié à la première année de son bridge contract. Là. Ce gars-là va être un top 2 dans notre équipe. Là. Facile. C'est juste une question d'attitude. Selon moi, là, je pense que c'est vraiment juste ça. Ouais! <rire> <rire> ah, l'attitude. Ça, ah, ça peut juste une carrière de un joueur vraiment beaucoup. Ouais. Ouais, ouais, mais jusqu'à quel point Subban est un risque Même avec son attitude, tu sais. Ouais, non, ça c'est sûr, ça, ça je le comprends, puis en même temps, moi tout, être Mar... avoir été Marc Bergevin, je pense que je m'en aurais foutu un peu, puis j'aurais dit aux autres, regarde, arrête, là, ce gars-là, c'est notre top 2 live dans pas longs. si vous n'êtes pas capable, mais crissez votre camp, tu sais. Moi, c'est ça que j'aurais dit. De, de même, ce gars-là est identifié, ça va être un de nos grands joueurs, c'est aussi... Aussi, euh... aussi facile que ça, ce gars moi, je l'aurais signé à long terme en partant, mais je suis pas Marc Bergevin, Marc Bergevin, c'est pas moi, pourtant euh... t'as jamais vu dans la même pièce que lui ah ah ça veut dire que je serais Batman aussi ouais mais là tu peux pas c'est Simon non c'est vrai c'est Simon Batman on fait un lien avec un autre podcast euh, bon écoute donc ça fait le tour moi je suis moi, je contre tout est pour fait on est déchiré sur la thématique on veut votre avis sur les réseaux sociaux, dites-nous. C'est Jess Chapeleau qui nous le demande. Les bridge contracts versus les contrats à long terme en partant. Qu'est-ce qui est le mieux? Moi, je considère que ça aurait été mieux, mais bon, hein? on l'a pas fait. On l'a pas fait. Fait que, euh, tant pis. <rire> on l'a pas fait. Tant pis. Je suis déçu. Je veux, je veux qu'on revienne euh, sur un truc qu'on a fait dans le premier épisode. On a monté ensemble notre poule et ouais. on était confiants ouais. Ouais. On allait performer <rire> comme des dieux. Euh, je dois t'avouer que euh, c'est <rire> pas tant le cas. Ouais, mais c'est le début de la saison, hein? C'est ouais. euh, pas la même... Moi, je dis qu'on a encore des choses à de remonter. <rire> <rire> euh, je veux juste saluer Luc Desormaux, mon partner sur la réalité augmentée, qui ne connaît son hockey que très peu. Euh, tu sais, j'ai connaît ça par oui genre. puis il est premier. Donc, c'est dire comment est-ce que ce pool-là est vraiment... Euh, tu sais, c'est pas fiable. C'est pas, pas un calcul précis de la connaissance des gens. Là. Moi, je tiens à dire <rire> que personnellement, je suis plus haut que toi. Ouais, mais <rire> j'ai regardé il y a trois jours, j'étais en avant de toi. Fait que je me ouais, préparais euh... à dire « Ouais, tu me ralentis <rire> ». Ça arrête pas, hein? Mais, euh... Euh, juste pour dire que c'est le pool de la soirée du podcast, autre podcast sur des thématiques de hockey. Euh, qui sont nos compétiteurs et qu'on veut battre dans leur propre pool. On ne fait ça rien que par méchanceté. Et disons que ça servait contre nous. Jerry, tu es 21e avec 158 points. Le premier étant Luc, désormais avec 185. Moi, je suis 28e avec 153. Et ensemble, nous deux, le compilé, on est 36e avec 150 points. Donc, on se nuit l'un et l'autre. Ouais. Quand, quand on se met ensemble, on est moins bon. <rire> Ah, mais ça va peut-être changer. Hein. Une blessure ça va nous aider puis on va monter. là. Je sais pas. On va voir. <rire> Parce que jusqu'à maintenant, ça va pas bien. Ouais. Le futur nous le dira. Ouais, le futur nous le dira. Donc, c'est là-dessus que je vais juste nous lancer des tomates à nous autres-mêmes avec notre, notre poule. C'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine le podcast hors-jeu. Jerry, dis-moi où est-ce qu'on te retrouve sur le web. Vous pouvez me retrouver sur Facebook euh, mon nom dans le fond, Jerry Godbou. C'est aussi simple que ça. Vous voulez parler de hockey? Ajoutez-moi, pas de tout avec ça. Je suis aussi disponible sur Twitter. Moins disponible, mettons, mais quand même là, euh, à Godboo25. Euh, c'est thématique hockey t'sais, Godboo25, c'est mon numéro de joueur, tu sais. un hâte euh, par celle de Dieu? Euh, je sais pas, mais je pense que je vais peut-être le changer un peu euh, sur Facebook. <rire> je vais juste le mettre un peu, juste pour euh, ça, ça va être drôle. Euh, sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur un autre podcast euh, Dans le fond, que je, je suis avec deux de mes amis euh, William et Simon, justement, qu'on a parlé tantôt Contrairement à hors-jeu, où est-ce que tu es? Avec un inconnu? Non, je suis avec un ami hors-jeu Ok <rire> C'est bon, je, je vérifiais au cas <rire> Donc, euh, sur les geeks qui sont parmi nous euh, Aussi trouvable sur Facebook euh, à Geek Parmi Nous Vous allez nous trouver, c'est assez simple Puis sur Twitter aussi Parmi nous, euh, c'est pas mal ça. Je suis aussi euh, j'ai des chroniques mensuelles euh, que vous pouvez retrouver sur le podcast de podcast et Gumballune. On parle de fan donc euh, pour ceux qui aiment euh, les les fan ou les fanfilms films, c'est pas vraiment le même principe. C'est du contenu créé par des fans sur un thème, un sujet qui les affectionne particulièrement. Pis toi JB, tu sais qu'on peut te retrouver sur les internets. Ben. Euh... En tant que moi-même, euh, je vais gagner sur Facebook. Sinon, euh, Twitter at Je gère les comptes officiels de la réalité augmentée, un autre podcast sur les jeux vidéo et la technologie que j'anime avec Luc Désormais et Daniel Car là, euh, Vous nous retrouvez sur Facebook, Facebook.com, euh, Facebook barreblic, réalité hug at réalité pour ce qui est de Twitter et euh, c'est ça c'est pas mal les façons que vous avez à me rejoindre là, euh, sinon il y a mon numéro de téléphone mais je garde ça personnel <rire> c'est ce qui fait le tour pour l'émission de cette semaine merci beaucoup Jerry ben merci Jb merci à tous les auditeurs d'avoir été de la partie et on se dit à une prochaine fois et n'oubliez pas hein, envoyez-nous des sujets pour la chronique la passe sur la palette des prochains shows bye bye ciao là